Ma foi en Dieu. Dieu est mon Seigneur, qui m'a créé et m'a photographié, et m'a fait entendre, la vue et le cœur, et m'a béni d'une grande vertu.